Back to the future, back to the future, back to the future. So, the same. As a, as a, as s a, as s s s s s s s s s s s s s s s a, as a, s a, as a, as Je suis incurable comme les b o l a b o l a Y'a de la 09 si t'es maradona. Ice VVS vient d gola. Y a n Gola Gola. Y'a des fichiers S comme les m o l a m o l a j p l a n q u e mon butin y'a la s k o d a s k o d a Ça ira loin, ensuite tu dois des doladolas. GPS tracker comme la NSA. Et tous les o p s font ça la g e n e s a Sur ton terrain, on reste comme le GI. BFM a raison, on est des ratailles. On sort du zoo comme le titan bestial. Le diable est dans les tonnes et dans les détails. V6, V8, V12, A, 200, sous grès, gouze. T'as autant de chance que je t'offre une bagouse que de tomber amoureuse pendant une partouze. S, b t t u c e t t o u v é un j'ai la recette. チンドゥンフェアークテッドゥ c e s o i r pas de dodo, j'suis sur elle en gainage comme un commando. J'ai mon toto, toi tu parles de mon dos. Millions d'euros, j'ai fait le tour del mundo. Dès que j'vois une faille, je rentre comme une goutte d'eau. J'étais dans la cabine avec un couteau. J'tire et j'parle pas, le prof c'est tout co. Sous-gilet par balle, les p o u t o a sous coke. Snap en différé, j'pense à Pop Smoke. J'ai ç a danse l sort, dans le sang, j'roule une fusée, j'ai les codes de lancement. j l e u r f a i s du mal et j'arrache l e u r pansements. J'suis trop carbo, j'vais crier ton placement. On n'est pas des enfants, sors ton b r o l i colis, je p a r l e r dans le vent. On n'est pas des enfants, sort ton b r o l i e c o l i d e par les r d a n l e v e n t Tu veux sauver q u i y a que des folles et des fous? Il a porté notre croix alors qu'on vaut pas un clou. J'mets longue frontale, sinon j'y vois flou. Si elle se rase pas, comment je vais trouver le trou? Toujours debout, debout, des bruits de métal, c'est que ça va, j'ai bout. Des bruits de moniteur, ça va pas chez vous. Réfléchis bien, il y aura q u u rendez-vous. d o u s s e t t e poussette, t a trouvé un prêt, j'ai la recette. J'prends e u blocage, j'prends en livrette. À la lunette, à la fuquette, j'me purles dents avec leur squelette. Comment faire face à la bête? J'ai i e n de l'enfer à p o u s Just...、Oh.